exercice 5 tergen mijek croage urjet exercice 6 gleur glu gle exercice 7 sklab Sklak Sklapet Sklejville Skleže Exercice 8 Guesklet Esklamet Di ruskla Esklames